J'donne-ma tout pour être dans tes bras Dans tes bras Sans se lancer un regard, un regard Je ne sais quoi dire quand on fait la remarque, la remarque Notre entourage tente de nous raisonner, raisonner Je pense qu'il est temps de se retrouver